<coughs> à la caution, à la caution prononcée pl, je ne lirais que les les lignes, les premiers lignes et aussi les dernières lignes de Le témoin de la liberté d'Albert Camus, philosophe français. Allocution prononcée pléée en novembre 1948 à un meeting international d'écrivain et publiée par la gauche le 20e décembre 1948. First and opening, final paragraphs. Nous sommes... Dans un temps où les hommes, poussés par des médiocres idéologies, s'habituent à avoir honte de tout, honte de même, honte d'être heureux, d'aimer ou de créer, à temps où les cigarettes aussi, à aussi. Anyway, que ou même. Désolé. Respect pour le texte. Un tronc de de Bérenissio, pour se faire pardonner d'avoir peint la ronde de nuit. Courez s'inscrire à la permanence du coin. Les écrivains et les artistes d'aujourd'hui ont ainsi Ainsi la conscience souffre tous. et est de mode parmi nous de faire excuser notre métier. À la vérité. Non, I do not want to cancel their card. À la vérité, on mais quelques-elles et nous y aider. De tous les Albert Camus. philosophe français, de tout pour, pour ma, euh, ma website... Anyway, Camus dit que de tout la coin de notre société politique, un grand, 1948, un grand cri s'élève à notre adresse et qui nous a Angoir, de nous justifier. Now, let's get this, squirt this music off. My computer was doing something. Désolé de les interruptions. Très désolé. Il faut, dit Camus. Nous, Angoir, de nous justifier. Donc, dit Camus. Qu'il faut nous justifier d'être inutile en même temps que de servir par notre inutilité même de vilaine une cause. Et quand nous répondons qu'il est bien difficile de se laver d'accusations aussi contradictoires, on nous dit qu'il n'est pas possible de se justifier. Aux yeux de tout, où sont les cigarettes Mais, mais nous, que nous pouvons obtenir le généreux pardon de quelques-uns en prenant leur partie. Qui est le seul vrai d'ailleurs, si on les en croit Si ce genre d'arguments fait On dit encore à l'artiste, « Voyez la misère du monde, que faites-vous pour elle ?» À ce chantant cynique, l'artiste pourrait répondre, « La misère du monde Je n'y ajoute pas. Qui parmi vous peut en dire autant ?»« Mais il ne reste pas. » La prononciation, c'est assez bien. « Désolé, mais il ne reste, non reste pas moins vrai qu'aucun d'entre nous. » S'il a de l'exigence, ne peut rester indifférent à l'appel qui, qui monte d'une humanité désespérée. Il faut donc se sentir se sentir coupable de toute force. Nous voilà traînés au confessionnal laïque. Le pire de tout. Et la fin. Parce que c'est la nuit. Et je suis fatigué maintenant. Albert Camus, ennemi de personne sinon les bourreaux. Et ce est qui. Et ce. Ne, et ce. Oh, et ce, oh, oh là, là, là, là, le, le commencement. De la fin... <rire> la commencement... De la fin... Du texte... Ce que j'aime... Je, je, j'ai lirai... Maintenant... La musique... Waiting. See My Friends, The Kinks, excellent song. This song is, oh, see my friends. Les vrais artistes. Uh, um, alors, according to, dit Camus, dit Camus, Camus dit que, que les vrais artistes ne font pas de bons vagueur politiques. Car ils sont incapables. According to Camus. Incapables d'accepter légèrement. Ah, je le sais bien. La mort de l'adversaire. Ils sont du côté de la vie. Non de la mort. Ils sont les témoins de la chair. Non de la loi. Par leur, par leur vocation, vocation, ils sont condamnés à la compréhension de cela-même qui leur est ennemi, ennemi mortel des personnes. Les artistes, Um, cela ne signifie pas, au contraire, désolé de la mauvaise français, mauvais français, je suis irlandais, je suis, je suis, je suis, mais à um, uh, cela ne signifie pas, au contraire, qu'il soit incapable de juger du bien du mal. Les artistes mais chez, mais chez le pire criminel, leur aptitude à vivre la vie d'autrui leur permet de reconnaître la constante justification des hommes, qui est la douleur. Voilà ce qui nous empêchera toujours de prononcer le jugement absolu. Et, et par conséquent, ratifier le châtiment, le châtiment absolu, selon Camus. Dans le monde de la condamnation, la, condam, la, oh, oh, oh, oh, oh, la condamnation à mort qui est le nôtre, 1948, avec respect, Camus vivait dans un monde où dans le monde de la condamnation nation à mort qui, qui est le, le, le nôtre dit Camus dit Albert Camus dit Albert Camus les artistes témoins Témoin pour ce qui, dans l'homme, refuse de mourir. Ennemi de personne. Sinon, les boulots. Des boulots. Très important. J'ai écrit quand j'étais étudiant à la fac. Aucun problème. Mais c'est ce qui. Les désignera toujours Giranda, avec respect. On menace et au coup de nos montagnards. Montagnards, montagnards. Vive la France, la belle pays. À mon avis, on menace et au cou de... Je suis désolé, oh manchette, je ne comprends pas. Je suis étranger et je ne comprends. Totalement, mais manchette de lustrine. Mais après tout, cette mauvaise position. Oui, les cigarettes. Par notre son, son, son incommodité même. Selon Camus, fait leur grandeur. La musique. Euh et un jour viendra où tous les reconnaîtront et respectent de, de nos différences les plus valables d'entre nous, C'est que leur vocation la plus profonde est de défendre jusqu'au bout, vous savez bien, le droit de leur adversaire. Je ne suis, je ne suis… Je suis ouvert. Le, le euh, ennemi euh, adversaire à n'être pas de leur avis. Vive la liberté. Qu'est-ce que. Oh. Ils proclameront. Selon leur état. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Il, je suis fatigué maintenant, mais ce n'est pas un problème. Je suis, je suis, suis c'est quoi pour. C'est -ce que un, une question. Est-ce que je suis, je suis, je suis la même la même chose, je ne sais pas. Anyway, renonce. Ils proclameront euh, qu'il vaut mieux de tromper sans assassiner personne. Et on laisse parler les autres. Je suis désolé. La musique, change la musique. Owen, Owen, Owen, Owen, euh, est-ce que. Te change, change la musique. Moi-même, moi-même, change cette chanson. Ah. Um, la musique. Mais ils proclameront selon leur état. qu'il vaut mieux de tromper sans assassiner personne étant laisse parler les autres que d'avoir raison la raison en milieu du silence ils essaieront de démontrer les artistes Que si les révolutions peuvent réussir par la violence, elles ne peuvent se maintenir. C'est à, à, à, à le maintenant à le texte à à l'égard de le, du dialogue parce que Camus a déjà dit dans ces textes même qu'il qu'il n'y a ma mauvais français désolé There is no life without dialogue Camus has already said in in the in the allocution prononcé appelé comme j'ai dit j'ai dit à le commencement mais ils ne seront alors que cette singulière vocation leur crée la plus bouleversante des fraternités, celle du combat douteux et de grandeur menacée, celle qui, à travers tous les âges de l'intelligence, n'a jamais cessé de lutter, lutter, lutter pour affirmer contre les abstractions de l'histoire ce qui dépasse toute histoire et qui est la chair. Qu'elle soit souffrante ou qu'elle soit heureuse. Toute l'Europe d'aujourd'hui, 1948, de Liberté, Albert Camus, philosophe de la République française. Je suis irlandais, mais je vais en France de temps en temps pour des vacances. Mais toute l'Europe de, de, de, de ces jours-là, dressée dans sa superbe. Leur cri que cette entreprise est dérisoire et vaine. Camus finit, finishes. Il, il, il, il dit maintenant que nous sommes dans un monde. Dans Encore, I'll try that once more. Mais nous sommes tous au monde pour démontrer le contraire.